ba no. Et enfin, Jésus-Christ cria, la Zan sort, et la Zan mort depuis quatre jours, sortit ressuscité du tombeau.